Alors, ce matin, frères et sœurs, il faut être encore avec Jésus. Et nous voyons, Jésus est rassemblé par des foules immenses. Et l'évangile dit, on se rassemblait par milliers au point qu'on s'écrasait. C'est fou, hein on s'écrase tellement il y a de monde autour de Jésus. Alors, Jésus voit cette foule qui est là, et voit cette foule en grand danger, parce qu'elle est... Elle est Elle suit Jésus, bien sûr, alors ça c'est merveilleux, mais elle est en grand danger à cause eh bien de ce qu'il appelle le levain des pharisiens. Et elle voit qu'elle est en danger parce que les, les pharisiens ne disent pas toute la vérité à ce peuple. Et donc, il va mettre en garde contre eux ce levain des pharisiens, il s'adresse aux disciples, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il Eh bien, de leur hypocrisie. Alors ça, vous voyez, c'est ce que Seigneur essaye de, de nous dire ce matin. Et il va nous le dire avec force. Hein. Il va nous dire, attention, attention, attention à l'hypocrisie. Ne craignez pas euh, d'être euh, raillé par les gens, et puis même peut-être d'être lynché sur la place publique, parce que on a découvert vos méfaits. Ne craignez pas cela. Ne craignez pas ceux qui veulent tuer le corps. Craignez plutôt Celui qui peut tuer votre âme et l'envoyer dans la géhenne de feu. Et qui peut faire ça C'est le démon de l'hypocrisie. Voilà ce qu'il vous dit. Le démon de l'hypocrisie. Alors de quoi s'agit-il l'hypocrisie L'hypocrisie, étymologiquement, on va dire, c'est le fait de jouer un jeu, de cacher sa vraie nature. Alors nous sommes tous un petit peu comme ça, nous cherchons tous à jouer un petit rôle dans le monde, n'est-ce pas On essaye de, de toujours paraître mieux que ce qu'on est. Parfois, euh, c'est pas bien grave, on va dire que euh, ce sont des des, des des choses naturelles, on donne le change par exemple. c'est pas forcément une mauvaise chose, non, ce qui est mauvais, ce que Jésus veut mettre en lumière, c'est l'hypocrisie devant Dieu. C'est-à-dire de cacher à Dieu sa vraie nature de ne pas vouloir montrer à Dieu son propre péché, de ne pas vouloir dévoiler à Dieu les lieux où nous avons besoin qu'il vienne pour nous guérir. Ce qui est très dangereux, ce qui peut nous envoyer en enfer, c'est ça. Ce qui peut nous faire mourir, c'est par exemple, vous allez voir le médecin, vous avez mal au ventre, peut-être que c'est grave, vous avez un ulcère, une tumeur, et puis vous n'osez pas lui dire vous lui dites "Ah non, on fait finalement regardez j'ai une petite égratignure." Ah ben très bien ben alors je vous mets un pansement et puis ça ira très bien. Très concrètement frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui nous qui sommes dans cette église et nous qui sommes catholiques aujourd'hui au 21e siècle Eh bien, il veut nous dire lorsque vous avez des péchés sur la conscience, que vous avez des choses à aller les dire tout bonnement et en toute lumière au prêtre puisque c'est à lui qu'il a remis les clés pour le pardon. Ne faites pas semblant, ne cachez rien, et surtout ne racontez pas à tout le monde que vous êtes confessé alors que ça n'est pas vrai. Ça peut arriver ça aussi. J'ai entendu ça, oh oui, bon vous inquiétez pas mon père, je me confesse, je me suis confessé. Et puis bon, alors moi je crois, hein, mais peut-être que certains, c'est pas vrai. Enfin en tout cas s'aperçoit après que en réalité ah ça faisait 40 ans que vous n'êtes pas confé ça ah bon pourtant vous disiez à tout le monde que voyez alors ça ça c'est très grave c'est ça peut nous envoyer en enfer c'est ce que Jésus nous dit donc soyons très méfiants vis-à-vis de cette hypocrisie pourquoi parce que derrière ça eh bien à travers ces mensonges parce que c'est ça qui se passe cette duplicité qui va se, se, se, se faire en doux Parce que nous passons, nous faisons nous jouons les saints et puis derrière nous sommes dans le mensonge nous cachons des choses au bon dieu ce qui va se produire c'est que notre âme va se pervertir elle va se pervertir et elle va pourrir intérieurement parce qu'elle est elle est prise par des mensonges très graves elle va pourrir parce que si on cache à dieu ça veut dire qu'on met une chape de plomb très très lourde sur notre âme Or dieu voit tout et on se, on se voile et on se cache et on et on se on s'illusionne. Et donc on se pervertit. Et c'est ça qui fait qu'on va nourrir des péchés de plus en plus graves au fond de notre âme, qui un jour, bien sûr, au moment du jugement, au moment de notre mort, au moment où nous allons passer devant la lumière divine, et eh bien seront dévoilés. Et nous serons incapables, incapables de les supporter. Et c'est ça qui nous enverra en enfer seront incapables de nous pardonner à nous-mêmes. Et donc nous irons jusqu' nous irons jusqu'à dire ben non, je ne veux pas vivre en présence de Christ, de Dieu, et donc nous irons jusqu'en enfer. Et pourtant, et pourtant sur la terre nous aurons pas nous aurons passé pour de bons chrétiens. Alors bien sûr, je l'espère ces cas sont très graves. Mais tout de même si Jésus prend la peine de dire cela alors qu'il y a tant de monde devant lui, c'est qu'il sait que parmi les gens qui sont devant lui et qui l'écoutent Il y en a qui sont dans l'hypocrisie, qui sont pris par ce démon. Alors, de grâce, frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, que nous puissions être tout bon et tout simple avec le Seigneur et avec le prêtre, bien sûr, qui n'est pas là pour condamner, mais simplement pour juger si la personne se repent... a, a du remords. C'est la seule chose. La gravité du péché, de tel ou tel péché, c'est pas tellement son problème. On aura pu tuer père et mère du moment qu'on regrette, c'est la seule chose que le prêtre doit regarder. Il donne la miséricorde, point. Alors soyons sans crainte, dévoilons tout pour être sans peur et sans reproche au moment du jugement, lorsque Jésus mettra en lumière ce qui a déjà été mis en lumière et donc qui a déjà été effacé du cœur de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.